Et l'amour, tes gigolots ont su trouver le filon, qu'il fasse la rue ou qu'ils fassent des chansons, depuis le temps qu'ils s'occupe de craquer tes millions. Et l'amour, ta mauvaise mine, tu sais dans tes romans. Et dans ce film où tu parais tout le temps, entre une voiture de sport et de téléphone blanc. Et l'amour Si tu veux bien ce soir Oublie donc être toi, Tes, tes pin-up, tes dollars Et l'amour Et reviens-moi tout nu sur tes ergots Comme je t'ai connu quand on était genoux Et qu'on n'avait rien sur le dos Et l'amour Oui, te voilà, t'es bien toujours pareil T'as pas changé, t'es comme cendre et soleil Tout gris quand tu t'endors et bleu à ton réveil Et l'amour, comme un grand frère vient t'asseoir à mes genoux Tu sais très bien que je ne serai pas jaloux De tes bonheurs, d'un jour, de tes mots, ma dessous Et l'amour, quand tu défais le relis si tu vois le paradis Tu pourrais me faire des prix Et l'amour Avant de courir vers d'autres rendez-vous Mets tes dentelles et rejoue-moi frou-frou Attention aux voisins d'en dessous Et l'amour, pardonne-nous tous nos accordéons, pardonne-nous ces vers de myrolitons, qu'on chante à ton baptême ou pour ton orison. Et l'amour, depuis le temps que tu rimes avec toujours. Si ça t'ennuie d'écouter nos discours, on pourrait tous les deux, s'en aller faire un tour. Et l'amour. Tu sais bien qu'avec moi Tu feras ce que tu voudras Qu'importe où l'on ira Et l'amour déploie tes ailes comme un vrai chirubin On arrivera sans doute un beau matin Au septième ciel Et même un peu plus